à Willy, toujours là pour nous mettre de bonne humeur on le retrouvera bien sûr dès demain à partir de 7h pour les matinales à la compagnie de Stéphane Laroche, on va commencer tout de suite cette émission c'est parti after, on est ensemble jusqu'à midi et on va commencer en souvenir avec Tony Dibar's The Real Thing Écoutez dans cette émission à l'instant, suppli Red avec le titre Homme oh, merci de votre grande fidélité, vous écoutez Galaxy sur le 95.30, on reste dans les souvenirs, voici tout de suite Stasi avec thank you. After chaque dimanche de 10h à midi avec Pascal Mancini sur Galaxy. Avec le titre Bang Bang Bonjour à ceux qui viennent nous rejoindre Vous êtes dans l'intérieur de Party After On est ensemble jusqu'à midi Pascal Manchini pour vous accompagner Juste avant de retrouver quelques informations Voici tout de suite un souvenir C'est Tom Craft After avec Pascal Mancini chaque dimanche, 10 h midi, sur Galaxy. le titre Loveliness, tout de suite un petit tour du côté d'informations de proximité. Et on commence tout de suite avec une... une opération qui se déroule tous les ans d'ailleurs ce sera le samedi 8 septembre de 9h à 18h, opération Berlouve grosse pièce, ça sera rue Émile Bastille Allée du Parc et rue Gustave Delory à Wattrelo, grande boîte d'occasion de particuliers voiture, caravane, mobilhome camping-car, bateaux, etc, inscription auprès de l'office de tourisme c'est 189 rue Carnot à Wattrelo c'est le 03 20 75 85 86 03 20 75 85 86 on parle aussi des fêtes de Berlouve ça sera le dimanche 9 septembre à Wattrelo, la plus grande manifestation populaire de la ville aura pour thème cette année la journée des gueuses un épisode sanglant de la religion, défilé, réconcitation vide grenier, animation géant jet de poupée, brûlage de la berlouffe etc, etc, inconstatablement la journée familiale à ne pas manquer ça sera le, je vous rappelle, le dimanche 9 septembre à Waterloo. 100% Découverte Galaxie C'est Jogan Pap avec We Love I've got this dream deep inside of me It makes me feel That you're still here with me It makes me feel alright Just you and me Tonight on the line me feel la scène électronique c'est pressure man avec le titre man c'est le sous le label pm After, c'est Pascal Mancini chaque dimanche de 10h à midi sur Galaxy. Votre très grande fidélité vous écoutez bien sûr galaxy sur le 95.30 c'est parti after pascal mancini vous pour vous accompagner jusqu'à midi voici tout de suite chine c'est adam beyer sous le label Madayes une découverte Galaxy, à l'instant avec Adam K, avec le titre Twilight, vous écoutez Party After, à Galaxy, vous donne il est pile poil 11h. Arrête tout, et écoute. Allo Il n'y a pas d'autre truc Galaxy, comme Galaxy. C'est pas très joli joli, de te moquer de radio, de Skyrock et d'énergie, parce que eux ils font tout ce qu'ils peuvent. Aussi bien que vous êtes vraiment super, je vous adore. Galaxy, c'est génial. Je m'excuse, je vous entends. Je vous adore. Ah oui, Galaxy, j'adore. Galaxy, 95.3. I like it. Galaxy, welcome to the quiz. Crazy... Galaxy. Galaxy. Galaxy. C'est Pascal Mancini, chaque dimanche de 10h à midi sur Galaxy. Cette émission à l'instant avec Kiko Electric Beur on continue dans la souplesse, dans la douceur avec un morceau qui était sorti au mois de juin de cette année, c'est spectre avec le titre JEDA. Et sur le 95.30, c'est Pascal Mancini Pour l'émission à Acteur, on est ensemble jusqu'à midi Voici tout de suite Joté Vanilli avec Prélude Galaxy Giving it up, DJ spin that hit. Hollywood, this is how we play. My girl, hippin' up the stage. Sur les ondes intergalactiques, il est 11h30, on va vous parler tout de suite d'informations de proximité. Et on commence tout de suite par une opération qui a lieu d'ailleurs tous les ans, hein, ça à la même époque, opération Berlouf. Grosse pièce, ça sera le samedi 8 septembre de 9h à 18h, rue Emile Basly, allée du parc et rue Gustave Delory à Wattrelau. Grande vente d'occasion de particuliers, voitures, caravanes, mobilhommes, camping-car, bateaux, etc. L'inscription est à faire au prix de l'office de tourisme de Waterloo 189 rue Carnot. un seul numéro de téléphone, c'est le 03 20 75 85 86, je répète ce numéro, 03 20 75 85 86, et je vous parle aussi de la fête des Berlouf, ça sera le dimanche 9, septembre à ma la plus grande manifestation populaire de la ville aura pour thème cette année la journée des gueux, un épisode sanglant de la religion, des et reconstitution, vide grenier, animation géant, jet de poupée, brûlage de la Berlouf, etc. Inconstatablement, c'est la journée familiale, ne pas manquer, ça sera, je vous rappelle Rappelle le dimanche 9 septembre à Watrelot. traverse les années sans problème. C'est le Mandy avec le haut oh Superman. Voici tout de suite un petit peu de gaieté dans les oreilles. C'est Samine avec le titre Hater et c'est le remix de Clone Von Stroke. After, c'est Pascal Mancini, chaque dimanche de 10h à midi sur Galaxy. de bonne humeur, à l'instant c'était Samine avec le titre hater le remix de Clone Van Stroke, il nous reste un petit quart d'heure à passer ensemble, et oui comme tous les dimanches, 10h midi, c'est Guillaume que vous retrouverez tout à l'heure aux alentours de midi jusqu'à 14h, suivi de Mickael H pour la session trans comme tous les dimanches, on va terminer bien sûr ce dernier quart d'heure en souvenir, voici tout de suite un spécial 90 Avec le piano, au furia le dernier petit quart d'heure au cœur des années 80. C'est tout de suite Pimpalmover avec Céline Woman. Woman, she Go home I'm Reste dans les souvenirs pour terminer cette émission. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, ça sera pour la semaine prochaine, pour une autre émission. Et après, juste après, vous retrouverez. Guillaume, merci de votre fidélité. Bon après-midi, excellent dimanche à l'écoute de Galaxy.